Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, dit « Il est Allah unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à Lui. »